Émission hors-série, Radio-Drama 1. Bonjour et bienvenue à cette émission hors série de notre podcast. Tristan Martin au microphone. Aujourd'hui, je vais vous présenter un audio-drama que nous avons réalisé il y a quelques années. Grand-père fut d'abord un court roman pour enfants que j'ai écrit en m'inspirant de mon grand-père maternel. Il est disponible depuis l'an dernier en format ebook sur Amazon. Ce n'est que bien après sa rédaction que je l'ai adapté en audio-drama. Quand ce fut fait, j'ai contacté quelques-uns de mes interprètes préférés pour leur demander s'ils voulaient bien participer à la réalisation de ce projet. À ce que je me souvienne, tous ont répondu avec enthousiasme à l'invitation. Dans « Grand-Père », il n'y a pas de science-fiction, mais il n'en demeure pas moins que c'est une de mes histoires favorites. Surtout, je crois, à cause de la complicité qui existe entre Guillaume et grand-père. Et j'adore le jeu des interprètes principaux dans la version audio. Ezwa, Joanne et Stanley ont réalisé un travail magistral d'interprétation dans cette production. Justement, parlons un peu des interprètes. Ezwa, qui prête sa voix à Guillaume, le petit garçon de l'histoire, habite en Belgique. C'est une des interprètes les plus douées que je connaisse talentueuse, versatile, ce fut toujours un très grand plaisir que de travailler avec elle. Super impliquée chez LibriVox.org pendant des années, on la voit moins en audio depuis quelques temps. Ce qui ne l'empêche pas d'être présente sur le web, dans d'autres sphères. Stanley, qui joue grand-père, est une étoile filante dans notre univers audiophonique. Il est apparu soudain brillant de tout feu dans le firmament, pour disparaître presque aussitôt. Avec euh, le comte, dans l'affaire Blairot, grand-père est sans doute le rôle où il se démarque le plus dans les productions auxquelles il a participé pour nous. Il a enregistré, entre autres, des nouvelles policières chez Audio Cité. Il vit en France. Joanne aussi vit en France. J'adore sa voix et ses interprétations. Il faut écouter sa version de À se tordre de Hallet sur du Cité, ainsi que La petite fadette. Elle était particulièrement touchante dans le rôle de la mère de Carl dans Complot sur Alpa, qu'elle a interprété pour nous. Et elle renouvelle l'exploit ici dans le rôle de grand-mère. Carole Bassani, K00 et moi incarnons des lutins dans cette histoire des grands-pères. Carole, qui incarne pour nous Mme Coudon dans le PC Show avec Paul Courtemèche, vit en France et s'implique activement chez littératureaudio.com. K00 est un des membres fondateurs d'AudioCité.net. Elle réside en Belgique. Elle prête sa voix à Mazas Pavel dans les aventures du même nom. Quant à moi, ben... Si vous écoutez notre émission, vous avez déjà une bonne idée de qui je suis et de ce que je fais. Aussi, je ne m'étendrai pas plus longtemps. Plutôt... Voici « Grand-Père ». Les éditions de l'Avenir présentent « Grand-Père », adapté d'une nouvelle inédite de Christian Martin, mettant en vedette Stanley dans le rôle de grand-père et Ezwa dans le rôle de Guillaume. Ah, « zut, je suis en retard. » En retard pour la première journée des vacances. Il faut quand même le faire. Être en retard la journée même où grand-père m'a promis de m'apprendre à traire les vaches, c'est trop débile. Hum, mmh, ça sent bon. Bonjour Guillaume. Bonjour grand-mère. As-tu bien dormi Beaucoup trop bien. Je suis en retard. Je voulais aller faire le train avec grand-père ce matin. Ce n'est pas bien grave, Guillaume. Il y a encore le train du soir. Que veux-tu pour déjeuner La même chose que grand-père. Grand-père Bonjour, mon petit bout tu es enfin réveillé à ce que je vois. Je voulais aller faire le train avec toi. Je me doutais que ce serait difficile à l'heure où tu t'es couché. Mais ce n'est pas ce qui va gâcher notre journée, n'est-ce pas Non, grand-père. Bravo Tu viens Grand-père, tu m'attends un instant Bien sûr, mais pourquoi Il t'imite, papa. Tu ne vois pas Tu retires toujours tes bottes sur la galerie quand tu rentres de l'étable et tu te promènes en chaussettes dans la maison. Le petit fait comme toi. Tu vois, il s'est déchaussé. <rire> Mais c'est que tu as raison, maman. Allez, venez déjeuner tous les deux. Ça va refroidir. Oh tantôt, maman. Bonne avant-midi, les hommes. Bonjour, Rex. Bonjour, mon gros toutou. Bon chien, bon chien, Rex. Viens, mon petit Bout, n'oublie pas la collation que ta grand-mère a préparée. Pas de danger. Dis, grand-père, que fait-on ce matin euh, Pas un seul nuage dans le ciel. Il va faire très chaud aujourd'hui. On va faucher tout de suite le champ près de la ligne. La ligne Près de la clôture barbelée qui sépare ma terre de celle du voisin. Si on attend plus tard... On va cuire comme du békin sur le tracteur. Attends-moi là, mon petit bout, hors du chemin du tracteur. Bien, grand-père. Tiens solidement. Oui. La pause pause. Je peux te dire que mes fesses sont très contentes. Tes fesses Oui. Pourquoi n'a-t-il pas d'amortisseur ton tracteur C'est un très vieux tracteur. Les amortisseurs n'existaient pas quand ils l'ont construit. Waouh, ça c'est vieux. Tu peux le dire mon petit bout. Tu me passes la cruche d'eau. Il fait une de ses soifs sur ce tracteur. Tout de suite, grand-père. Ah, oh, ça fait du bien. T'en veux une goulée sure. Sûr. Quelle tartine veux-tu C'est là la confiture. Évidemment. Ce sont mes préférés. Je ne l'aurais jamais deviné. Tiens. Merci. C'est bon. Ah, ah, ah, ah, tu t'en es mis tout partout. Tiens, débarbouille-toi un peu. Ou tu attireras toutes les mouches du pays. C'est mieux. Dis, tu vois le tas de roches là-bas, de l'autre côté de la clôture Bien sûr. Tu sais que des lutins vivent dessous. <coughs> des lutins Puisque je te le dis... Tiens, prends un coup d'eau. Drôle d'idée de s'étouffer avec des tartines. Tu es certain, grand-père, que ce sont bien des lutins Je les ai vus comme je te vois, mon petit bout. Des lutins Des lutins. Étais-tu loin d'eux quand tu les as vus Parce que si tu en étais loin, tu auras peut-être mal vu. Il s'agissait peut-être de grosses marmottes. C'était des lutins. D'ailleurs... Je n'étais pas seul ce jour-là. Rex les a vus aussi, n'est-ce pas, Rex Alors là, si Rex les a vus. Tu me racontes, grand-père Tu les as vus quand, les lutins Ils étaient comment Viens y là, mon petit bout. Installe-toi confortablement. Et bien installé Oui, oui. Allez, raconte. Alors voilà. Cela s'était passé deux ou trois ans avant ta naissance. Rex devait avoir six mois, si je me rappelle bien. Il était déjà gros pour son âge. Mais il était foufou. N'est-ce pas, mon Rex, que t'étais foufou Et les lutins Ah oui, les lutins. Hein C'était par une belle fin d'après-midi d'automne. Les feuilles rougissaient dans les arbres. Les foins étaient finis, l'épandage du fumier aussi. Depuis quelque temps, j'avais remarqué que les vaches étaient nerveuses, et je me demandais bien pourquoi. Je me disais que c'était peut-être dû à la présence de Rex, que j'emmenais avec moi quand j'allais les chercher pour les ramener à l'étable. Je me trompais. Te tromper, toi C'est dur à croire. Hé hey Tout le monde peut se tromper, mon petit bout. Ouais. Ce jour-là, j'ai compris ce qui effrayait les vaches. Les lutins Oui, mon petit bout. Les lutins. Rex et moi les avons aperçus la première fois en arrivant là où les vaches paissaient dans le boisé près du petit ruisseau. Ils étaient une douzaine, pas plus haut que trois pommes. Habillés de vêtements aux couleurs aussi vives que celles des feuilles des arbres. Ils avaient encerclé une vache et tenté de s'en approcher. Pourquoi Pour la traire, j'imagine. ne doit pas être facile de traire une vache quand on ne mesure qu'une vingtaine de centimètres. Ils ont réussi Pas cette fois-là, en tout cas. J'étais tellement surpris de les voir que je n'ai pas songé à retenir Rex. Les lutins se sont éparpillés de tous les côtés en le voyant foncer sur eux en jappant de toutes ses forces. Je n'aurais jamais cru que d'aussi petits êtres puissent se déplacer aussi rapidement. J'ai tout juste eu le temps d'en voir deux disparaître sous une grosse racine du sol pleureur, sans plus. Quand j'ai regardé à nouveau près de la vache, il n'y avait plus un seul lutin en vue, et ne me demande pas où ils étaient passés. Mais, grand-père, si les lutins ont tous disparu près du ruisseau, comment sais-tu qu'ils vivent sous le tas de roches Ah ça, mon petit bout, je te raconterai plus tard. Pour l'instant, il est temps de se remettre au travail. Sinon, ta grand-mère va encore dire que je ne fais rien de mes journées. <rire> grand-mère ne dit jamais cela trop fatigué de ta journée pour apprendre à traire les vaches, mon petit bout Pas du tout. Alors je te présente la grise. C'est elle qui te donnera du lait. Allez la grise, pousse-toi un peu, fais-nous de la place. Regarde, tu prends les traillons comme ceci. Comment Comme ceci, tu vois Oui, je crois. Et tu tires tout en pressant. Comme ça. Tu vois Oui. À toi, maintenant. Oh, ça fait tout drôle de prendre les crayons. On s'habitue vite. Hey Et tu as réussi. J'ai raté le saut. C'est un détail. Le plus difficile est encore de faire sortir le lait, et tu y es parvenu du premier coup. Tu es doué, ne te reste plus qu'à viser le seau. Grand-père, j'ai réussi, droit dans le seau. Bravo, mon petit bout Grand-père hmm. Comment sais-tu que les lutins vivent sous le tas de roches Oh, port Qu'est-ce que tu lui as encore raconté à ce petit Je croyais que tu avais oublié toute cette histoire, mon petit bout. Je n'oublie jamais une histoire. Tu retiens tout ce que je te raconte Oui. Peut-être les raconteras-tu à tes enfants plus tard Non, je les mettrai dans un livre. En voilà une drôle d'idée. au pas. Mais... C'est aussi une excellente idée, mon petit pote. Une excellente idée. Ah, Seigneur. Et mon histoire de lutin, tu la mettras aussi dans ton livre Seulement si tu la termines. Alors, hein, il vaut mieux que je te raconte tout de suite la fin, n'est-ce pas C'est aussi mon avis. Oh là là, il te fait languir ton grand-père. Hein, mon petit Guillaume Une pipe doit être nettoyée après chaque usage, si l'on veut qu'elle dure. Où en étais-je dans mon histoire Avec Rex, tu as surpris les lutins qui essayaient de traire une vache près du saule pleureur et ils se sont tous enfuis. Oui, c'est vrai. Une semaine environ après ma première rencontre avec les lutins. J'ai décidé d'en avoir le cœur net et de trouver ceux qui rendaient les vaches tellement nerveuses. Tu n'avais pas revu les lutins depuis Non, tu t'en doutes. Les lutins ne se laissent pas voir facilement. Sinon, nous en verrions tout le temps. Ils devaient avoir rudement envie de lait er quand Rex et moi les avons surpris la première fois. Qu'as-tu fait pour les retrouver Je leur ai tendu un piège. Un piège à lutin? Oui, mon petit Bout. J'avais lu quelque part qu'ils étaient friands de sucre à la crème. J'ai donc pris une cage qui traînait dans le hangar à tracteurs et Elle est soigneusement camouflée dans un buisson avec des branches et des feuilles. Puis, j'y ai placé le bon sucre à la crème de ta grand-mère. Ça a marché Pas tout de suite. Ce soir-là... J'ai posé le piège près du gros saule, puis je me suis caché dans un fourré de l'autre côté du ruisseau. Qu'as-tu fait ensuite J'ai attendu. Longtemps Très longtemps. Je me suis même endormi à un moment. Tu n'avais pas peur, tout seul, dehors, en pleine nuit Non, il n'y a rien dans la nature pour m'effrayer, mon petit bout. Pas même un ours Un ours ne te fera rien si tu ne le provoques pas, tu sais. Si tu le dis. Que s'est-il passé ensuite Un peu avant l'aube, de petits cris de fureur provenant du piège m'ont réveillé. Un lutin Oui, mon petit bout. Un vrai lutin. Pas plus haut que trois pommes. Avec un grand bonnet vert, une chemise rouge, des pantalons bruns et une longue barbe grise. Il était si furieux qu'il sautait sur place, brandissait le poing et majuriait de sa petite voix aiguë. Qu'as-tu fait J'ai éclaté de rire. C'était tellement drôle de le voir tempêter de la sorte. Quand il s'est un peu calmé, je lui ai dit :« Lutin, je veux voir ton chef. » Mon chef ne veut pas te voir. a répondu le lutin du Tacotac. Tu as réussi à le convaincre Oui, en lui promettant une pleine casserole de sucre à la crème. Je le comprends. Je n'aurais pas pu résister non plus devant une casserole de sucre à la crème de grand-mère. Et alors Le lutin m'a amené jusqu'au tas de roches. Et c'est ainsi que je sais que des lutins vivent dessous. Et après, tu as vu le chef des lutins Oui, je l'ai vu. Mais il te racontera ça une autre fois, Guillaume. C'est l'heure d'aller au lit. Mais non, l'histoire n'est pas terminée Je fais un marché avec toi, mon petit bout. Tu te prépares pour aller au lit, tu te glisses sous les couvertures, tu fermes les yeux, et moi, je te raconte la fin de l'histoire. Marché conclu Tu as brossé tes dents Oui, même celles dans l'arrière. Bravo, tu es prêt Plus que jamais. <rire> Alors ferme les yeux. On était déjà. Le lutin t'avait conduit au tas de roches. Oui, c'est vrai. Au tas de roches. Le lutin m'a dit... Tourne-toi Pourquoi C'est justement ce que je lui ai demandé, tu penses bien. Il m'a répondu... Parce que je ne veux pas que tu vois ce que je vais faire. « Finalement, me content déjà chanceux qu'il ait accepté de me présenter son chef, j'ai fait ce qu'il me demandait. « Mais cela ne m'a pas empêché de jeter un coup d'œil pendant qu'il ne regardait pas. »« Et qu'as-tu vu ?»« À la base du tas de roches, le lutin avait déplacé une pierre aussi grosse que lui. « Ne me demande pas comment il a fait. Peut-être a-t-il utilisé la magie. En tout cas... » la roche servait de porte à un passage. Le lutin a vérifié rapidement si je lui tournais toujours le dos. Puis il s'est faufilé dans l'ouverture. Aussitôt, la roche a repris sa place, toute seule. J'étais sidéré. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux la pierre se déplacer toute seule, je ne l'aurais jamais cru. Je me suis alors approché du tas de roches, afin de soulever celle qui servait de porte au lutin. J'avais très envie de voir comment ils construisaient leur maison. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Alors que je me penchais pour saisir la pierre, ma vue s'est brouillée une fraction de seconde. Tout de suite après, j'étais tout à fait incapable de reconnaître la pierre qui servait de porte au lutin. Les lutins ont sans doute jeté un sort au tas de roches. C'est ce que j'aurais fait à leur place. Sans doute. Une dizaine de minutes plus tard, une roche s'est remise à bouger. Vite, je suis retourné à l'endroit où le lutin m'avait vu la dernière fois, pour qu'il ne sache pas que je lui avais désobéi. Après, le lutin me disait... Tu peux te retourner Ce que j'ai fait. Il y avait maintenant trois lutins au pied du tas de roches. Tous vêtus de vêtements de couleur vive, celui du centre était plus grand que les autres. J'en ai déduit qu'il s'agissait du chef, ce qu'a confirmé le lutin que j'avais capturé. Le chef a alors fait un pas vers moi, puis me regardant de haut, il a demandé que vous de me voir, Gumé mais... Évidemment, je lui ai répondu Sinon, je ne t'aurais pas fait venir. Le chef des lutins a semblé peser la logique de ma réponse quelques instants. Enfin, sans doute satisfait, il a demandé. Que veux-tu de moi Je lui ai dit que je voulais qu'ils arrêtent d'effrayer mes vaches. Que s'ils continuaient, je mettrais mon chien à leur trousse. Laissez mes vaches tranquilles ou j'envoie mon chien après vous. Tu n'as pas le droit. Veux... C'est une honte. Si vous continuez d'effrayer mes vaches, je n'hésiterai pas. Où prendrons-nous notre lait, alors. Où le preniez-vous avant Les vaches ne sont effrayées que depuis deux semaines. J'en déduis que vous ne les harceliez pas auparavant. Euh, euh, nous prions la chèvre du voisin. Une chèvre, c'est moins gros qu'une vache. Et plus facile à traire. Elle était habituée à nous. C'était le bon temps. Que s'est-il passé C'était une vieille chèvre. Une très vieille chèvre. Et alors, grand-père aussi, il est vieux. Elle est Alors, j'ai dit au lutin que s'il promettait de ne plus approcher mes vaches, je leur apporterais du lait jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une autre chèvre. Grand-père Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bout Pourquoi ce gros chagrin Les lutins étaient plutôt contents que je leur apporte du lait. Ils m'ont même fait une grande fête. Est-ce que tu vas mourir Pas tout de suite, j'espère. Je ne veux pas que tu meurs. Jamais. Mais, mon petit bout, la mort n'est pas si terrible. C'est même plutôt une amie, parfois. Tiens, prends mon mouchoir, sèche tes larmes et mouche-toi un bon coup. Comment la mort peut-elle être une amie Imagine, mon petit bout, que je sois très malade et très souffrant. Tu aimerais me voir ainsi Non Moi non plus, je te jure. Mais je ne te verrai plus jamais après. Tu crois Maman l'a dit. Ferme les yeux, tu veux Et maintenant, pense à moi. Rappelle-toi la journée que nous venons de passer ensemble. Tu me vois dans ta tête Oui. Ces images sont en toi pour toujours, Guillaume. Tu pourras toujours me voir. Tu n'auras qu'à fermer les yeux. Allez, recouche-toi. Tu sais, on a encore quelques bonnes années devant nous, mon petit Bout. Et une dure journée demain. Il est grand temps de dormir. Bonne nuit, petit. Bonne nuit, grand-père. Grand-père a raison. Il nous reste plusieurs années ensemble. Et c'est long un an. Mais pour plus de certitude, je vais fermer un peu les yeux. Oui, ça fonctionne bien. En pensant à grand-père, je le vois aussitôt apparaître dans mon esprit. Ouf, ça me rassure. Je pourrai toujours voir grand-père. Et qui sait, peut-être demain me racontera-t-il une nouvelle histoire à mettre dans mon livre Les éditions de l'Avenir vous ont présenté « Grand-Père » de Christian Martin, avec Stanley dans le rôle de grand-père, Eswa dans le rôle de Guillaume, Joanne dans le rôle de grand-mère, Carole dans le rôle du lutin numéro 1, K00 dans le rôle du lutin numéro 2, et Christian Martin dans le rôle du chef des lutins. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est distribué sur licence Creative Commons, et produit en 2009 par les éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com Merci de votre attention. À bientôt. J'aimerais maintenant vous parler de « Les yeux de l'ange bleu » écrit et réalisé par Antoine Rouault. Il y a déjà un moment que j'écoutais cette production et elle est en circulation depuis longtemps déjà, mais sa qualité à tout point de vue, mais restez au point de vouloir vous la signaler. L'auteur, Antoine Rouault, est né en 1979. Il écrit sur sa page web qu'il a passé son enfance à écrire des histoires, à imaginer des scénarios et à composer des chansons. Il travaille en radio depuis plusieurs années. Il dit être aujourd'hui concepteur-rédacteur chez NRJ. En audio-drama, il a écrit... Aussi loin que s'en souviennent les lilas, « Les yeux d'un ange bleu », qui a été diffusé sur PRUN, une radio nantaise, en 2001-2002, et qui s'est mérité le prix « Furax » de la meilleure fiction radio lors du Salon du Radio en 2003, « Bewitch, en 2002-2003, « La ligne » en 2004-2005, qui, elle, s'est mérité le prix de la meilleure fiction radiophonique au Salon du Radio en 2005, ainsi que « Eden de 2006 à 2009. Ajoutons encore « Éden Sacrifice » qui est en cours depuis 2012. Par ailleurs, en consultant son site Web, j'ai appris qu'Antoine est l'auteur d'une trilogie chez Baragelonne intitulée « Le livre et l'épée ». Voici comment l'auteur présente l'histoire racontée dans « Les yeux de l'ange bleu ». Londres, 1935. Le professeur Artemus Key part en quête de deux antiques pierres précieuses ayant appartenu à l'ange bleu qui, selon la légende, serait le gardien du purgatoire. Accompagné de son assistante et fille adoptive, Laura Lorapa, et de l'un de ses étudiants, le cynique Harry Boxley, le rondouillard professeur parcourt le monde, de l'Égypte à la Mongolie, en passant par Berlin, New York et Orléans. Très vite, les trois Anglais se retrouvent confrontés à des ennemis tenaces, la baronne Moriata von Schumann, son amant, le général Klaus Glott von Glott, et leur sous-fifre, le faubre Hakim Wild, envoyé par le chancelier Hitler à la recherche de ces mêmes pierres précieuses. Sur le site de Wagaprod, on précise encore que « Les yeux de l'ange bleu » compte 128 épisodes de 5 minutes, dont deux spéciaux, le centième et le dernier épisode, de 12 et 15 minutes. Londres, 1935. Il pleuvait des cordes ce soir-là. des cordes à qui s'étalaient sur un asphalte blême, des cordes de piano qui claquaient dans les caniveaux, des cordes de pendus qui s'accrochaient désespérément aux verres brillant des lampadaires. Quelques vieilles buïques trimbalaient leurs pneumatiques au travers des artères dépeuplées de la ville, poussant leur lumière devant elles dans l'espoir d'apeurer les rats lunaires, noctambules et nictalope qui rôdaient dans les poubelles enceintes des trottoirs. Les bords de mon feutre croulaient sous les litres d'eau que crachaient les nuages. La lune s'y cachait à longueur de temps, de peur de dévoiler ses portes jartelles aux ivrognes de passage. Je m'adossais contre le mur d'enceinte de mon école, la très réputée St james High School. Une formilière d'apprentis anthropologues, archéologues et beaucoup trop d'autres logs pour que je puisse m'en souvenir. Ce soir-là, c'était un des nombreux soirs où je faisais le mur. Hey, hey Bucks, Bucks, es « Hé Hé, Bugs Bugs, t'es là Merde, je me suis déchiré le pantalon en passant par-dessus le mur. Hé, hey, Bugs !»« Ashton !» Le pur enfant de salaud qui avait assez de fric pour s'acheter une voiture flambant neuve juste pour conserver un piston du moteur dans le but d'orner l'étagère de sa chambre. Je n'ai jamais trop su pourquoi il me faisait penser à un pingouin. Peut-être sa ridicule silhouette, ses bras constamment collés contre son torse et son haleine qui puait le poisson pourri. Ah, t'es là On va où alors ouais, Là, y a pas de doute, c'était définitivement son haleine qui puait le poisson. C'est la première fois pour toi. Je tout excité. Je... C'est la première fois que je fais le mur. J'ai peur de pas être à la hauteur. <rire> tu sais, la première fois. C'est pas grave si ça marche pas comme prévu. C'est l'anxiété qui nous fait perdre tous nos moyens. Allez, viens. Hé, hey, il pleut. T'as pensé à un parapluie Non, parce qu'en fait, l'eau j'aime bien, mais pas trop en abondance. Chut. Quoi Qu'est-ce qu'il y a y a des rats Non, il y avait juste une silhouette, longue et élancée, une sorte de longue tige noire qui se coupait en deux autres tiges bien distinctes. Les bras se tendaient vers l'enceinte de l'école comme pour y chercher une prise. Il nous voit, tu crois Non, non, allez, on bouge. C'est là Bon écoute, Ashton, on va bien se mettre d'accord tous les deux, hein Ouais. On est dans la même chambre à l'école. Ouais, ouais. On fréquente les mêmes cours d'archéologie. Ouais, je sais, ouais. Mais on n'est pas des potes. Ah ouais. Alors, à partir de maintenant, tu vas où tu veux dans ce bar, mais tu me lâches. Ah, ouais, ouais. Et prends un truc avec des glaçons, ça te rappellera chez toi. Chez moi? Il n'y a pas de glaçons chez moi. Les odeurs de sueur, d'alcool bon marché et de cigarettes régnaient dans le bar. Senteur indétrônable, car trop appréciée par les clients. La salle était bondée, les tables accueillantes sur lesquelles gisaient mortes des bouteilles de scotch. Un petit coin de paradis où l'on pouvait vomir gaiement sur son prochain en étant sûr qu'il vous rendrait à l'appareil un jour. Euh, qu'est-ce que vous prenez Un scotch. T'as l'âge légal Bien sûr. J'ai de la glotte alcoolique. Bon, je ferme les yeux pour une fois. Essaye de les rouvrir quand tu sers, ce serait dommage de gâcher. J'étais prêt à avaler une bonne petite rasade lorsqu'une lourde main frappa assez fort mon épaule pour que le scotch se barre de mon verre comme les filles de mon lit. Alors Boxley, on fait encore le mur Fais gaffe, tu vas finir par devenir maçon. <rire> Friedrich McCain, d'une mère juive allemande et d'un père irlandais. Autrement dit, un type qui boit de la Guinness uniquement si elle a pas l'air antisémite. <rire> Toi aussi, non <rire> J'en ai marre des cours, il faut que je me désaltère le soir. Il faut que je me détende. Et en portant un kilt J'aime habiller écossais. Et Les écossais en sont ravis, j'en suis sûr. et T'as vu la poulette que j'ai levée T'as levé une poulette <rire> Bon début pour un fermier. <rire> C'est la fille là-bas à table. Vous avez déjà vu un ange Ou ce genre de truc qui vous foutent les foies mais que vous ne pouvez cesser de regarder tellement c'est bon de noyer son regard dans autre chose que de l'alcool. La lumière tamisée danser sur sa peau brune. Et la chanteuse de la boîte laissait couvrir les mots justes pour célébrer sa beauté. Le genre de truc qui fait frémir. Tu penses y arriver Tu penses réussir ton année Non. Moi non plus. Allez, je te laisse. Au fait, tu sais qui je viens de voir dans le bar Ashton, le pingouin. Il danse, là ça va Oh merde. À en cours Quand je suis parti J'avais toujours le visage de cette fille dans ma tête, et j'aurais très bien pu rêver à voix haute que je lui parlais, si ce n'était Ashton complètement bourré à mes côtés. On a eu du mal à repasser l'enceinte de l'école, mais on y est arrivé. Juste avant de disparaître dans notre chambre, j'ai cru apercevoir la même silhouette que plus tôt, la grande et fine silhouette qui se traînait dans les jardins de l'école. Si j'avais su d'avance tout ce que cette silhouette allait foutre en l'air dans ma vie, je crois bien que je serais direct allé faire caca, pour évacuer la frousse. » Il s'agit d'une quête, en quelque sorte, dont le décor ou le contexte n'est pas sans me rappeler une aventure d'Indiana Jones. L'humour est présent, c'est sûr, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai retenu dans cette histoire, bien que la relation entre Laura et Barsley ne manque pas de piquant. Non, je crois en fait que j'ai été séduit par l'aventure ainsi que par le charme de l'époque où elle se déroule. Ça qu'il y a quelques images fortes dans cette histoire. Pour en connaître davantage sur l'auteur et son œuvre, consultez wagaprod.fr et www.audiodramax.com. On peut également retrouver Antoine sur Twitter à Antoine, espace forcé, J'aimerais maintenant vous parler d'une mini-série en anglais, en neuf épisodes, que je viens de finir d'écouter. Il s'agit de science-fiction et ça s'intitule Scorch Earth. À première vue, c'est une coproduction de la Texas Radio Theatre Company et de la I-35 Radio Rep. Je connaissais la première par son podcast que je suis depuis quelques années. La Texas Radio Theatre Company offre des représentations devant le public. Ces représentations ont ceci de particulier. Elles sont réalisées comme les anciens radiodramas de l'âge d'or de la radio, avec les acteurs sur scène devant un micro et un bruteur sur scène ou en coulisses, produisant sur place les effets sonores nécessaires à la production. La compagnie exécute des œuvres originales ou des adaptations de classiques dans les environs de Harlington, Fort Worth et Dallas, au Texas, depuis 2001. La I-35 Radio Rep, quant à elle, est une radio company, fondée depuis peu, qui veut présenter des séries dramatiques. « Scorch Earth » a été écrite et réalisée par Bruce R. Coleman. Malheureusement, malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucun détail sur l'auteur, sauf qu'il pourrait peut-être exercer la profession d'avocat à Dallas. La série se déroule dans une petite ville du Texas appelée « Make Peace » Au début des années 1970. Elle tourne autour de l'arrivée soudaine d'un étrange visiteur un soir où le patelin et les environs sont plongés dans le noir le plus complet. Plus d'électricité nulle part sauf You are listening to i la Radio Reps production of The Scorched Earth written by Bruce R. Coleman. Episode 1, A Stranger Among Us. an angel. As it turned out, Nguyen Bellman was right. Or close to right. The stranger wasn't a literal angel, but he was what most angels are. A messenger. Like the angel of the Lord that appeared before Mary in the book of Luke written 2,000 years ago. But our angel was straight out of revelations. He had come to save us from ourselves. Like Moses coming down out of the mountain, our angel arose from the desert bearing a new commandment, a commandment that mankind should have taken to its heart. Thou shalt honor and treasure all that is God's creation. If only we had listened. You have been listening to I-35 Radio Reps production of The Scorched Earth written and directed by bruce r coleman sound engineering is by richard Frolick. music is by gregory lush the i-35 radio repertory company members are heath billups blake blair bruce r coleman rick Espelot, adrian godinez lisa ann Harum, lee jameson ariana movisack max Swarner, and dalen walton The I-35 Radio Rep would like to thank Stage, the Society for Theatrical Artists' Guidance and Enhancement for its generosity and support. Special thanks also to the Texas Radio Theater Company and Cat House Studios. Please join us next time for The Scorched Earth, Episode 2, Parasite. And look for I-35 Radio Rep on Facebook and Twitter. seen the skies and make peace have you seen the skies tonight there's something going on in make peace. There's something that doesn't seem quite right I've waited all my life to see the stars tonight. I've waited all my life to see the stars tonight. Have seen the skies and made. C'est bien écrit. On s'intéresse au personnage. On se demande qui peut bien être ce curieux Michael Angel récupéré sur la route nus et blessé Il y a du mystère, il y a du suspense, il y a de l'action et une part de violence. Ce n'est certainement pas pour les jeunes enfants. Par ailleurs, la résolution de l'histoire ne manque pas d'intérêt. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit d'une mini-série en neuf épisodes. Ceux-ci s'intitulent dans l'ordre Stranger Among Us, Un étranger parmi nous, Parasite, Parasite, blood, saint, confessions, confession, fugitives, fugitif, dreams, rêves, caught, capturé, reunion, réunion, et homecoming, Retrouvaille ». Vous trouverez la série directement sur le site de la Texas Radio Theatre Company à www t -E x a s r a d i o t h e a t r ecom où vous pourrez la télécharger. Quant à la I-35 Radio Rep, elle a un lien Twitter à The I-35 Radio Rep, tout ensemble, soit T-H-E-I-35 majuscule majuscule en chiffres, radio R-A-D-I-O-R-E-P. -R Consultez les notes de l'émission. Je mettrai tous les liens pertinents. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur Soundmap, en transition sur Podomatic, l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, partiellement via le Miro Guide, partiellement également sur Stitcher et chez Radio H2O à Radio H2O.ca qui, par ailleurs, diffuse notre émission sur leurs ondes les samedis et dimanches de 17 à 18h, heure de l'Est du Canada. Vous nous retrouverez également sur Twitter à L'Avenir Audio ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Toutes nos productions audio se trouvent via l'aveniraudio.canalblog.com et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. La musique utilisée est de Kevin MacLeod incopetech.com et Christian Martin. Et voilà, ainsi se termine cette émission hors série du podcast des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.